и ведь Good afternoon, Toronto. You're listening to Soup Caisson here in CHRY 105.5 FM. My name is Matthew and I'm going to be with you until the end of the hour. Like I do every week, I'll be playing you some French-language punk, ska, and hardcore. I got some uh, new uh, material for you today. Well, it's not necessarily new, but it's new to me. Some stuff I just picked up by bands uh, like uh, René Bin-Aimé, Fortune Cookies, and uh, a couple of others. It's going to be a great show, so stay tuned. de la biarea yeah. sent Sans... Salut, on commence avec du René Binamé de l'album quest ce que tu fais du week la chanson euh, la chanson Tic Tac. Salut, vous écoutez sous pression une émission de Punk Sky francophone euh, qui diffuse aux ondes du CHLG 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu et comme euh, comme je fais à chaque semaine, comme je viens de vous promettre, je vous faire jouer du Punk to Hardcore jusqu'à la fin de l'heure. c'était euh, Comme j'ai dit, on a commencé avec René Binamé, euh, « Qu'est-ce que tu fais du week-end? » Un album, ben, la chanson au tic-tac, l'album « Qu'est-ce que tu fais du week-end? » Un album que euh, je me suis procuré ce week-end. Euh, la discorégraphie de René Binamé, Binamé bien sûr, euh, René Binamé les routes de secours, euh, est disponible sur leur site web. Je viens tout juste de me rendre compte de ça. Alors, on peut télécharger ça, tout ça gratuitement. Alors, on peut aussi acheter les albums, mais je me suis procuré les albums en fin de semaine. Alors, attendez-vous, attendez -vous, beaucoup de, de René Binamé dans les prochaines semaines, parce que c'est de la bonne musique. La bonne musique, de, avant, je connaissais juste vraiment l'album 71, euh, 96, 21, 36, mais euh, ils ont euh, une, une très bonne discographie C'est un groupe euh, coup punk belge, Euh, D'habitude, ça euh, sous pression, je fais, je fais jouer du, du punk francophone, du punk euh, de, du Québec et aussi euh, ben, du Canada. Et du punk de la France, parce pas tous les jours qu'il y a du punk euh, de l'extérieur de ces deux pays-là. Euh, là, on a le, du punk belge, euh, francophone. Alors, René Binamé, euh, c'est ça qu'on va en faire jouer plein, plein, plein dans les, les prochaines semaines. Euh, en parlant de bons groupes qu'on qu fait jouer souvent, je vais jouer une chanson par euh, les Partisans. Euh, de leur album éponyme la chanson Sous la pluie Root Boy je pense c'est une de mes chansons préférées ben, je peux pas dire que j'ai une chanson préférée du groupe j'adore les partisans euh, mais je vais faire jouer la chanson Sous la pluie Root Boy c'est une chanson que j'aime beaucoup que j'avais entendu je pense la première fois sur leur site MySpace mais j'ai l'album au complet je vais vous faire jouer ça les partisans un groupe très intéressant et très bon Euh, je pense que ma, ma réaction, quand je les, ai, quand je les avais entendues pour la première fois, c'était <coughs> que, bien, premièrement, ils m'ont fait penser à The Clash. Je me suis dit, si The Clash était français, il avait vu le jour pendant les années 90, 90 ça leur a les partisans. Euh, en tout j'arrête de parler, je vais vous faire laisser entendre, sous l'appui, Rude Boy, de leur album éponème, et en voici les partisans sous pression. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous-Pression. Ils ont le CH à Y 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Pour ceux, ceux qui viennent de nous rejoindre, je m'appelle Mathieu je vous fais jouer du punk du Sky's High Court Autofrancais dans le dernier, dernier bloc on vient d'écouter du Fortune Cookie Club leur album l'album à Roland c'était la chanson de La Critique de l'école des punks euh, cet album-là par un groupe je crois que l'album est sorti l'année passée c'est un groupe que je connaissais pas tant que ça mais que, que je connaissais pas euh, jusqu'à récemment c'est une amie euh, Maxime Euh, ancienne co-animatrice de l'émission que je faisais quand j'étais à, à Ottawa et euh, aussi la chanteuse du groupe Critical Convictions qui m'avait suggéré le groupe Fortune Cookie Club son banc, euh, alors c'était j'ai fait jouer cette chanson-là, une bonne euh, avant ça c'était « Bonne journée », la chanson « Jamais de congé » tirée d'un single euh, single sorti euh, pas trop longtemps je pense je ne me rappelle plus, cas, le single s'appelait euh, « Le secondaire 4 » Et on a commencé le dernier bloc avec les partisans à la chanson sous la pluie, Boy ». Alors je continue en musique mais avant de faire ça un petit contexte pour la, pro la prochaine chanson. Euh, les euh, c'est la fraction, je vais faire jouer une chanson de leur album La vie rêvée, je pense c'est leur, leur plus récent album euh, sorti en 2006, alors ça fait un petit bout temps assez longtemps. Je fais jouer la, la chanson Eddie was an anarchist, euh, la, je la fais jouer parce que j'ai appris la semaine passée, euh, c'est presque une semaine là, que la fraction <coughs> pardon, la faction fait une tournée au Canada et euh, sur la côte est des États-Unis euh, cet été, alors ils vont être, ils seront à Toronto, le, je crois que c'est le 27 juin. Et euh, quand j'ai su ça, euh, je pensais pas nécessaire de dire que j'étais très excité, c'est pas souvent que tu des des groupes <coughs> pardon, les groupes francophones qui font des tournées c'est euh, euh, à Toronto. Euh, encore moins des groupes comme la fraction qui existe depuis euh, très longtemps depuis plusieurs années ont une bonne longue discographie et qui font de l'excellente musique très engagée très politique et alors je suis vraiment hâte de, de, de, de voir voir la fraction qu'elles vont venir euh, au mois de juin voir peut-être si euh, si je réussirai à les contacter peut-être j'essaierai de faire une interview mais je vous fais aucune promesse en tout cas c'est euh, j'étais très parce que j'étais très excité de, de savoir que la fraction venait À Toronto. Et en parlant de groupes francophones qui font des tournées dans le dans le coin, dans le sud de l'Ontario, euh, la fin du mois d'avril, deux mois avant, le, le, presque au jour, euh, c'est exactement exactement deux mois au jour, <rire> au jour avant le, le concert de la fraction, le concert de la fraction qui va avoir le Rebel Fest à Hamilton il va en pleine groupe de Montréal comme action audition immédiate qui seront là c'est Rebel Fest sont toujours une bonne job euh, d'inviter ça d'inviter des, des groupes euh, des groupes de Montréal ou date, ça a vraiment juste été des groupes de Montréal mais tu vois des groupes je pense de Sherbrooke comme Father Theory des groupes du Québec les groupes francophones euh, à Montaigne je trouve ça super cool juste parce que euh, ça ça fait ça fait connaître euh, le, le punk le Sky hardcore francophone de ce que l'Ontario c'est euh, ben et Toronto c'est Euh, une, une province, une région du pays très anglophone, euh, on parle d'un marché anglophone. alors euh, il existe peut-être tu sais, de la frontière Québec, Ontario euh, parfois la, la culture et les, les gens se parlent pas. Les, deux, les gens des du côté de la frontière se parlent pas toujours. Et euh, malheureusement, cette division existe aussi dans le monde, de, existe souvent dans, dans la, les communautés du punk. Alors, c'est cool euh, que, que Rebel, euh, Rebel Time Records, qui organise le, le Rebel Fest, essaie de, de promouvoir, faire un peu de, de promotion euh, du punk francophone euh, en Ontario, parce qu'on n'en voit pas souvent. Alors, euh, tu sais, je donne un gros... Euh, un gros salut à, à Rebel Time Records qui organise la Rebel Fest. Et je suis bien content que la fraction va venir parce que c'est un excellent groupe et euh, je, je suis très égoïste, mais je, veux vraiment les je, je suis vraiment excité de les voir. Alors c'est ça, j'ai arrêté de parler, je vous fais jouer euh, La Chance of Eddie Was Anarchist euh, par la fraction de leur album La Vie Rêvée. Alors c'est ça, voici la fraction à sous pression. C'était « La gâchette », la chanson « Réclamation » tirée de leur plus récent album « À travers le temps ». Avant ça, on écoutait du « Mayday » avec la chanson « Coup pour coup » tirée de leur, euh, leur petit démo « Exciter une fois à Verdun ». Et la fraction avant ça de leur album « La vie rêvée »« Eddie was an anarchist » et comme je dit, la fraction feront, euh, seront à Toronto où, à la fin du mois de juin, le 27 juin je crois. Euh, le 26 ou le 27, euh, j'ai pas la fiche en face d'en avant de moi. Mais c'est écrit sur mon calendrier. Euh, je ne connais pas, j'ai pas encore le détail, euh, l'endroit ou l'art ou le, le coût, rien de même. Mais euh, aussitôt que j'ai de l'information, je vais partager ça ici en onde et aussi sur le site web euh, du, de l'émission. C'est le sous-pression.wordpress.com. Sous-pression.wordpress.com. Vous, euh, vous pouvez bien sûr, euh, comme j'ai dit, avoir des nouvelles <rire> concernant le concert de, de la fraction. Mais aussi, euh, vous pouvez aussi écouter l'émission à, à partir du site web. Vous pouvez aussi la télécharger et avoir la liste des chansons qu'on fait jouer à chaque semaine, allez visiter le site web de sous pression. Et euh, on a aussi une présence sur Facebook, facebook.com/rebliksouspression. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aimer l'émission. La semaine passée, j'ai dit qu'on était rendu à 99 personnes qui aiment l'émission. On est toujours à 99 personnes qui aiment euh, qui aiment l'émission sur Facebook, le qui sont membres du groupe euh, de la page de Facebook de sous pression. Et comme j'ai dit la semaine passée, je répétais ça si la centième personne qui aime l'émission sous pression euh, sur Facebook, je vais vous donner euh, j'envoi un, une compile de groupe de punk sky, hardcore francophone. J'en ai fait il y a 2 ans, je fais une compilation il y a 2 années, c'était euh, une compilation de soutien pour euh, pour CHRY CHRY puis m'en reste deux copies. Euh, si vous euh, si vous aimez l'émission, je vais vous en envoyer une. Puis la dernière, je pense je pense que je vais la garder pour moi-même parce que j'en ai pas. Pour, euh, peut garder une pour mes, mes archives personnelles. En tout cas, euh, c'est ça. Euh, on aussi, vous pouvez nous contacter le site web Facebook et aussi par courriel sous pression à commerciale.chry.fm si vous avez des demandes spéciales, des commentaires, des plaintes. N'importe quoi, contactez-nous et on se perdra. Je va jaser et ça va être le fun. Alors, je vais faire jouer euh, une chanson par Réaction Sédition, leur album de Rapport de Force, le septième morceau grogne populaire, je vais faire jouer ça dans un instant, mais avant, je donner un peu de contexte, euh, pas de cette chanson-là, mais pourquoi je veux la faire jouer, parce que pour ceux qui, qui, qui suivent peut-être les, les nouvelles, les nouvelles euh, des mouvements populaires, et de, de justice sociale euh, à Mor à ici au Canada plus particulièrement euh, à Montréal euh, il y a une loi municipale à Montréal qui s'appelle la, la loi P6 qui a été passée que euh, il y a un petit bout de temps il y a quelques mois je crois <coughs> qui euh, remplacer en fait a le même la même effet que la, la loi 78 qui était la loi spéciale passée l'année passée pendant la grève étudiante c'était une loi qui limitait euh qui qui limitait très sévèrement le droit à manifester et... Euh et euh, la loi 68 heureusement a c'est une loi provinciale elle a été abolie après l'élection par le Parti québécois le Parti québécois qui maintenant est en train de tout euh, renverser ses promesses et qui est en tout cas c'est une autre histoire et euh, alors la loi P6 euh, fait un peu le même effet si c'est euh, si une, une organisation du si monde euh, décide de de manifester d'organiser une manifestation et ils doivent avoir un peu la, la permission de la police avant ou doit au moins leur renvoyer leur euh, leur trajet planifié et comme leur raison et euh, beaucoup de groupes refusent d'envoyer leur, leur trajet à la, à la police euh par principe parce que si on a le droit de manifester publiquement euh, sans entrave sans, sans se faire arrêter et euh, alors il y a cette loi là et euh, dans les dernières semaines, il y a eu une coupe de manifestation la, la manifestation contre la brutalité policière, il y a eu d'autres manif étudiantes récemment dans les dans la dernière semaine et à chaque fois la police est intervenue même avant que la manifestation manifestation commence et on euh, on, on commis des, des arrestations de masse alors plusieurs centaines de personnes arrêtées et les gens reçoivent toutes des amendes d'au-dessus de, de, de 600 dollars pour avoir euh, pour avoir brisé la loi euh, la loi P6 c'est vraiment une atteinte à nos droits nos droits et nos libertés euh, le, le droit de de manifester et en plus de ça la, un policier à Montréal je sais pas si le porte-parole du, du service de police de Montréal ou si c'était le chef de police ça avait dit aux médias tu sais, ou ouais, la charte des droits et des libertés la charte c'est ça le à l'extérieur du Québec la charte des droits et des libertés c'est euh, ch une charte qui euh, c'est constitutionnelle qui protège nos droits et nos libertés ici au Canada et euh, la police dit la la, dit la, la, la charte des droits des droits et des libertés permet euh, la libre expression mais ne permet pas à la manifestation ou euh, en d'autres mots on n'est pas, pas on n'est pas on n'est pas assuré le droit de manifester manifester selon la loi c'est entièrement faux Euh, la, dans la ch charte des droits des, et des droits et des, des, et des libertés on, le, le droit de manifester pacifiquement est protégé alors la loi PC c'est entièrement anti euh, anti constitutionnelle ou contre la charte des droits et des libertés et euh, on, on se rapproche euh, au moins moral de d'un état je dirais pas un état policier parce que je veux pas tu je veux pas lancer ce mot là un peu euh, à gauche et à droite mais euh, mais si on approche très euh, d'une situation où les droits de manifester étaient extrêmement euh, limités et euh, où la police cherche vraiment à contrôler euh, les manifestations, surtout suite euh, à, au mouvement étudiant euh, qui a eu lieu au Québec l'année passée. Alors, je fais jouer euh, Action Sédition, un groupe euh, très politique, un, un bon groupe avec des bonnes politiques. La chanson grogne populaire. Je vous laisse, je laisser la chanson parler pour moi parce que j'ai déjà assez parlé. Alors, voici Action Sédition à sous pression. C'est encore fiché Toujours, aujourd'hui 1910, les mentaux envoient les brigadiers Et ratiquaient Ce comportement Vagabondé, voyagé Ce n'est pas nous pour des honnêtes gens doit de La mobilité On donne de toutes nos forces Les sédentarisés Les sédentarisés En boomer on peut dire Un match accompli Viens envoyer aux galère C'est de Roumanie, tu as fait encore ficher toujours aujourd'hui. Parfois quand ils retrouvent leur tradition d'hospitalité Ils accueillent contre un nomadisme. Fais-nous regarder, en ils ne tenter les protéger mais jamais. appliquer la loi on s en tout, protégez-nous chez nous. Passez ces gens là chez -nous. nous, la loi s'en fout. Passez ces gens là chez nous, la loi s'en fout. Pas de gens, là, chez nous Normalment, on s'en fout Pas de gens, là, chez nous c'était Edouard Nune les princes de Bretagne la chanson incendie pourcent tiré de leur album prise de choux les bornériens avancent avec jojo médiocre on euh, avancée ces flocons givrés la, la chanson de l'escargot de leur album vegis vegis et revégis alors les bornériens flocons givrés Deux vieux groupes de punk euh, québécois du début des années 90. Du Asile Avançant avec Kitschissépi. La Bande Arcadère avec homme accompli Avant ça, c'était les Glavios de leur album Mange ça dans ta gueule. La chanson Aide la police. Et on a commencé le gros dernier bloc avec du Action Sédition. Grogne populaire de leur album Rapport de Force. Alors je vous laisse avec une dernière chanson, un dernier morceau. par euh, quelque, quelque chose quelque chose d'un peu différent que j'ai découvert il euh, peut-être un mois ou deux. Euh, c'est un groupe euh, qui s'appelle « L'écrit du béton ». Il a sorti un album euh, qui s'appelle « Be Happy, Smash and Naughty euh, ». Je crois que c'est au début de l'année qu'il a sorti ça. Euh, c'est un groupe euh, lyonnais. c'est euh, Je pense que se sont décrits sur un site web comme du « spoken word »,« punk rock », du « punk spoken word, punk rock, punk spoken word. Alors, pas, euh, ». Alors, c'est pas tant la musique, que, que c'est plus spoken word que de la musique, mais c'est euh, du spoken word de, avec euh, un côté punk rock, un côté antifasciste. Alors, c'est ça, je vous présente euh, l'art la morceau « Vivre sans peur ». Ils ont deux, euh, deux versions, la version instrumentale et la version longue. Je vous présente la version longue. la voici euh, l'écrit du béton. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine. Et, et entre-temps, euh, vive, vivez sans peur. sans peur. Pour que les femmes puissent vivre sans peur, pour qu'elles puissent vivre selon leur choix. Pour que les homosexuels, lesbiennes, transsexuels puissent vivre sans peur, pour que chacune et chacun vive sa sexualité comme ils le désirent. Vivre sans peur. une société permettant à chacune et chacun de pouvoir vivre là où il le souhaite, selon une égale répartition des richesses. vivre sans peur. vivre sans peur. Vivre sans peur. Pour une société qui assura chacune et chacun accès à la santé, au logement, à l'éducation. Pour une société avec davantage d'espace de liberté, qui respecte nos vies privées et qui ne prenne pas les citoyens pour de potentiels délinquants. Vivre sans Vivre sans peur. sociétés sans haine, ni racisme, afin que chacune et chacun puisse vivre librement, et en dehors de toute forme de discrimination et d'oppression, vivre sans peur. Déconstruisons les projets de société fascistes, nationalistes, patriotes, autoritaires, sécuritaires, dogmatiques ou racistes, et faisons valoir les valeurs et pratiques antifascistes,